ça s'est passé avec euh, beaucoup de détermination, d'organisation, je pense que ceci cette organisation au millimètre près, je pense à forcer le, le respect des autorités